Book 2 95 95าสคำสันธาน Conjonction 2เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไร Depuis quand ne travaille-t-elle plus Depuis quand ne travaille-t-elle plus t a ru. Depuis son mariage Depuis son mariage Chai, thợ mày tham g i a i Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Oui. Elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'ils qu se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Quand téléphone-t-elle? ขณะขับรถหรือขณะที่เธอขับรถ เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า Elle regarde la télévision en repassant Elle regarde la télévision en repassant เธอฟังเพลงขณะที่เธอทํางาน Elle, Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs ดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่น Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไป Je ne comprends rien quand la musique est trop forte Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. Dichan, mais daiglin. Tornthi, Dichan, b e n n o Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. Rauja nang taxi, tafontok. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous ferons, si nous, nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous commencerons le repas. s i l n a r r i v e pas bientôt, nous commencerons le repas s i l n a r r i v e pas bientôt. Carouna Paye T. w w w b o o k t o d e ส o u r les livres et les téléchargements de la d e r n i è r